We'll be Alexander Robotnik sur Galaxy avec un bien beau titre. Nintendo, ça se retient facilement. Le label, c'est Open Bar Music. Bah tiens, on prendrait presque une blague. Bienvenue à bord du 10-13, La Rochelle là toute la semaine du lundi au vendredi avec un maximum d'informations culturelles et sportives de proximité. Avec également pour vous la possibilité d'en savoir plus sur ce qui se passe autour de vous, notamment dans les clubs de France et de Belgique. Des nouveautés en pagaille. Nous parlerons également de vos stars favorites. Nous parlerons high-tech. Bref, il y en aura pour tout le monde. Restez calé Galaxy 9530 ou encore live.galaxy. GalaxyFM.com, Galaxy partout dans le monde, avec là encore la possibilité pour vous de retrouver un maximum de nos informations sur le site web de Galaxy. A venir à suivre, un bel extrait de la toute dernière Solid Sound 2008.1, c'est le fameux Sébastien Léger avec Sun, Sun comme Soleil. Galaxy. Galaxy. Galaxy. Galaxy. It's time for house. in pas, c'est la vie sur Galaxy, c'est le dernier Martin Solveig en date, A bon entendeur salut c'est seulement rien que juste sur la fréquence 95-30, pour tout connaître les meilleures soirées du moment, sur galaxyfm.com, rubrique info soirée Galaxy pour ne rien manquer, pour savoir par exemple que le Pulse Factory de Gorin-Croix Belgique vous propose chaque vendredi soir un concept un peu particulier, baptisé Technic Factory avec entre autres aux commandes 7B pour le style James Tyler Style, ça cartonne bien, c'est comme ça, c'est à découvrir peut-être même gratuitement si vous le souhaitez en composant le 0320, 3 5 7 5 7. Vous jouez également pour d'autres clubs, Bush, Escape Concept, H2O, Pulse Factory, Cherry Moon, Zo, j'en passe et des meilleurs. Pour la petite histoire, sachez-le, on se retrouve à la demi de l'heure, comme toujours, avec quelques bonnes informations de proximité. Galaxy, the Empire, the Empire. House music. Mais pour l'heure, il y a Morumbi. Morumbi, que vous connaissez bien, signé Toka Disco. Belle journée à tous. real galaxy galaxy, galaxy. Sur Galaxy de ces dernières semaines, Fergie sur Galaxy avec Canon, encore un titre que vous ne pouvez écouter que sur les ondes intergalactiques. Ça va toujours, c'est la pleine forme, c'est la demi-de l'heure, c'est peut-être pour vous, si vous le souhaitez, l'occasion ou jamais d'aller consulter galaxyfm.com, rubrique euh, Info Régional Galaxy, pour ne rien manquer des nombreuses manifestations culturelles et sportives euh, qui s'évissent autour de vous, histoire que vous ne restiez pas les doigts de pied dans les charentaises, à ne rien faire euh, pour le week-end à venir, par exemple. Et croyez moi des idées, on n'en manque pas à venir à suivre sur les ondes de Galaxy encore et toujours plus de bonne musique garantie avec le dernier en date de Axwell que vous commencez à bien connaître maintenant, c'est le fameux Sub Mariner Galaxy Music and News commence un peu plus tard, veuillez m'en excuser, on va commencer tout de suite cette émission placée sous le signe du bonheur, de la convivialité, du bon son entre les deux oreilles. Bienvenue à bord de Party After et pour commencer, voici tout de suite Jorgen Pap, un titre découvert avant tout le monde, c'était sur Galaxy avec le titre We Love. Bonne émission, bonne fin de semaine, il est dimanche, tout va bien 50 minutes, merci de votre fidélité. Vous êtes calé sur les bonnes ondes sur le 95.30. C'est parti, after Pascal Mancini pour vous accompagner jusqu'à midi. Et voici tout de suite Junior Caldera avec le titre Philite. Galaxy. Galaxy, welcome, welcome, welcome to the world of music. dans les oreilles. Galaxy Boudleur, il est 11h pile-poil. Voici tout de suite en, ce, en nouveauté, Jess Garcia avec le titre Move Your Body, un titre que vous pouvez retrouver bien sûr sous le label Caballero. Sandy V sur les platines de Galaxy avec le titre Blip, une pure découverte Galaxy, on le fait découvrir avant tout le monde. Et quelques semaines en arrière, avant tout le monde, c'était seulement sur Galaxy, Galaxy découvreur de talent. Dans quelques minutes, vous allez découvrir Stéphane Laroche pour les informations de proximité. Et dans une demi-heure, aujourd'hui c'est DJ Tom que vous retrouverez pour son émission Mix de midi à 14h. 90, souvenez-vous, c'était Cadoc avec Nightwing, euh, version visitée 2008. Il est dit 11h30, le temps de retrouver Stéphane Laroche. On se retrouve juste après. Voici tout de suite les informations de proximité. Le centre historique minier de Levarde vous convient à une nouvelle exposition baptisée Flora Magica à découvrir actuellement et jusqu'au 31 décembre. Vous pourrez y admirer les œuvres et créations photographiques de l'artiste Stéphane Sac. Renseignements, Musée de la Mine du Nord-Pas-de-Calais, 03 27 95 82 82 ou sur chm-levarde.com Festival des cultures africaines du 1er au 5 juillet sur Tourcoing. Diverses rencontres et concerts, rythmés et colorés, vous attendent à l'Hospice d'Avray de Tourcoing, des stages de Djembe et Et arts premiers sont également organisés pendant cette période. Inscription 20 01 45 67. Programmation complète disponible sur le site web tourpoint.fr. Pour sa prochaine exposition, c'est timbré. Le Musée des Arts et Traditions Populaires de Waterloo vous invite à envoyer vos créations postales. Il s'agit d'enveloppes, de cartes ou même d'objets décorés sur le thème de Quel Noël givré Vous les adressez au 96 de la rue françois Mériau, 59 150 Waterloo. Vos envois devront impérativement parvenir au musée avant le 15 novembre. Plus d'infos, 0320 815 950. L'association Ride on Hill organise des stages de roller over à tous pour les périodes du 28 juillet au 2 août, mais aussi du 4 au 9 août prochain, séjour au château de Meignères-en-Bray. Les inscriptions sont ouvertes, plus d'infos sur leur site web www.roll.asso.fr. Retrouvez toutes ces infos et bien d'autres encore sur GalaxyFM.com. Galaxy. Galaxy. Galaxy. Galaxy, Galaxy. tout du jour et de la nuit Rosario avec le titre Tech Me Up il nous reste un bon quart d'heure à passer ensemble je vous rappelle tout à l'heure aux alentours de midi c'est DJ Tom que vous allez retrouver pour son émission Sismix il sera suivi accompagné de Michael H de 14h à 16h pour son émission Tranche Sharkam pour son émission rétro de 16h à 18h Steve la session Tech House de 18h à 20h mandré de 20h à 22h sans oublier, Guillaume de Basquerville notre ami Guillaume pour son émission Prélude de 22h à 23h une heure pour se détendre Et juste après, vous pourrez retrouver, bien sûr, SIC, comme tous les dimanches, soir de 23h-1h, pour son émission hardcore. Mais dans ce dernier quart d'heure, on va le rester dans les souvenirs. Voici tout de suite, Shaq avec le titre « At Night ». 1996, c'est l'année de la sortie de Lambda avec le titre Hold On. Justement, on va rester dans la même année, 1996. C'est aussi l'année où Casino sortait son titre Get Funky, seulement sur Galaxy. <musique> dans les ondes intégrales nous voici bientôt arrivés à la fin de cette émission merci de l'avoir suivi prochain rendez-vous bien sûr ça sera la semaine prochaine à partir de 10h pour une autre émission party after on va terminer en avec le tout le charme de Joté Vanellini rappelez-vous c'était Play with The Voice merci bon appétit si vous passez à table bon après-midi à l'écoute de Galaxy. dans quelques minutes c'est DJ Tom que vous allez retrouver pour une émission Sismix mix spéciale Tech. on vous souhaite bien sûr une excellente après-midi rendez-vous la semaine prochaine D'ici là, portez-vous bien. Voici tout de suite pour terminer cette émission. Jetez vanille avec Playwin's The Voice. Ah